عن نبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المزدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira' fayasbiqu 'alayhi alkitab faya'malu bi'amali ahli aljanna fayadkhuluha rawahu albukhari wa muslim d'après Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud il a dit le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam m'a rapporté et il est le véridique et le digne de confiance la création de chacun d'entre vous est réunie « Dans le ventre de sa mère, sous la forme d'une goutte d'eau durant quarante jours. Il devient ensuite un caillot de sang pour une période semblable, et devient enfin un embryon pour une période semblable. Puis l'ange est envoyé à lui, il insuffle alors l'âme en lui, et quatre paroles lui sont ordonnées. L'écriture de sa subsistance, de son terme, de ses œuvres, et s'il sera heureux ou malheureux. Et je jure par Allah, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré, L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Et l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens du paradis, puis il y entre. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et Muslims' Allah leur face à tous deux miséricorde. ceci est donc le quatrième hadith de ce livre il traite des différentes étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère et il met également en évidence que les dernières œuvres accomplies par l'homme sont déterminantes de son bonheur ou de son malheur, comme nous allons le voir ta'ala. Ce hadith il est donc rapporté par l'éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agré. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il fait partie des tout premiers croyants, puisqu'il est un des premiers à être entré en islam. Et il a rapporté beaucoup de sciences du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des grands savants parmi les compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a tous. Et parmi les hadiths qu'il a rapporté il y a ce hadith que nous avons devant nous et qu'il a introduit par sa parole le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam m'a rapporté et il est le véridique et le digne de confiance lorsqu'il a dit le véridique et le digne de confiance ceci est en fait une confirmation de ce qui précède c'est-à-dire sa parole le messager d'Allah sallalahu en effet celui qui reconnaît qu'il est le messager d'Allah alayhi wa sallam alors il reconnaît forcément qu'il est véridique et qu'il est digne de confiance. Et ces deux caractéristiques, elles se retrouvent parfaitement chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il est véridique au sujet de son dont il informe et il est digne de confiance au sujet de la révélation qui lui a été confiée. Et Ibn Mas'ud, il a précisé cela, car ce qu'il rapporte ici, cela concerne les choses de l'invisible. Car la science... La science de la médecine, elle n'avait pas connaissance de ces choses à leur époque. Et ceci est un signe de la prophétie. Et ceci est un signe de la prophétie de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a informé de choses bien plus immenses. En effet, il a informé de l'écriture, de la subsistance, du terme de la vie, des œuvres, ainsi que le bonheur ou le malheur de l'homme. Et c'est pour cela qu'Abdallah ibn Mas'ud il a précisé cela et ceci fait partie de sa science et de sa sagesse il a donc dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté et il est le véridique et le digne de confiance le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donc dit dans ce hadith la création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère c'est à dire lorsque l'homme a un rapport avec son épouse l'eau éparpillée Elle est réunie dans le ventre de la femme, et plus précisément dans l'utérus, sous la forme d'une goutte d'eau durant 40 jours, c'est-à-dire une goutte de semence, une goutte de manie, qui est le liquide qui sort des parties intimes de l'homme. Il devient ensuite un caillot de sang, pour une période semblable, c'est-à-dire durant 40 jours également. Et est-ce qu'il passe de la forme d'une goutte d'eau à celle d'un caillot de sang instantanément La réponse est que non, mais il se forme petit à petit, Il rougit petit à petit jusqu'à devenir un caillot de sang et devient enfin un embryon pour une période semblable, toujours durant 40 jours. Et l'embryon, c'est un morceau de chair de la taille d'une bouchée de l'homme. Et ce morceau de chair, il se forme petit à petit jusqu'à atteindre un total de 120 jours. Jusqu'à atteindre un total de 120 jours. Puis l'ange est envoyé à lui. Et c'est Allah, le Seigneur de l'univers, qui envoie cet ange à ce fœtus. Il insuffle alors l'âme en lui. Et l'âme est ce par quoi le corps vit. Et seul Allah, subhanahu wa ta'ala, sait comment l'âme est insufflée. Quant à nous, nous avons foi que l'âme est insufflée par l'ange, en ce fœtus, et ce par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'âme, elle intègre alors le corps. Quant à son comment, nous l'ignorons. Et seul Allah, subhanahu wa ta'ala, en a connaissance. Et quatre paroles lui sont ordonnées. C'est-à-dire à, à l'ange. L'ange est ordonné d'écrire quatre paroles et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne cela, l'écriture de sa subsistance. La subsistance, le risque, c'est tout ce dont l'homme tire profit. Et le risque est de deux sortes, un risque qui couvre les besoins en termes de religion et un risque qui couvre les besoins du corps. Le risque du corps, la subsistance du corps, c'est la nourriture, la boisson, les vêtements, les maisons, etc., quant au risque, quant à la subsistance, en termes de religion, c'est la science et la foi. C'est de cela dont l'homme a besoin afin de maintenir sa religion. Il a besoin de la foi et il a besoin de la science. Et les deux formes de subsistance, elles sont visées dans ce hadith. Ceci est donc écrit au serviteur alors qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. Il a dit ensuite, et de son terme, c'est-à-dire... « La durée de sa vie dans ce bas-monde »« Et les gens diffèrent grandement à ce sujet »« Certains, ils meurent à la naissance »« D'autres, vivent jusqu'à 100 ans »« Et plus encore, dans cette communauté »« Et ce contrairement »« Aux communautés qui nous ont précédés »« Car les gens vivaient auparavant »« Bien plus longtemps »« Et ce à l'exemple de Nouh »« Qui est resté dans son peuple »« Durant 950 ans »« Et le choix de la durée de vie »« Elle ne revient pas à l'homme »« Et cela ne revient pas non plus à la santé du corps » Car l'homme, il peut mourir par exemple suite à un accident alors qu'il est au meilleur de sa santé. Mais le terme de la vie, il a été déterminé par qui Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut le retarder ou l'avancer, ne serait-ce que d'un instant. Lorsque le terme de la vie est atteint, alors la vie de l'homme se termine dans ce bas-monde. Et Shira al-Uthaymin rahimahallahu ta'ala, il rapporte ici une histoire à ce sujet. Il dit « Une moto est arrivée à une intersection » Alors qu'une voiture allait passer. Alors le conducteur de la moto, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est arrêté pour laisser passer la voiture. Et le conducteur de la voiture, lui, il s'est arrêté pour laisser passer la moto. Ils ont donc, chacun des deux conducteurs a voulu, a voulu laisser passer l'autre. Ils ont attendu, puis ils ont démarré en même temps. Alors la voiture, elle a percuté la moto. Et il dit, le passager qui était derrière le conducteur de la moto, il est mort à ce moment. Il est mort à ce moment-là. Il dit ensuite, « Méditez sur cela. » Il s'est arrêté cet instant afin de terminer son terme, afin de terminer son terme qui lui a été écrit, subhanallah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune âme ne meurt sans avoir achevé sa subsistance », c'est-à-dire sans avoir consommé pleinement sa subsistance. Et la durée de vie, également, ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. Il se peut qu'une personne meure alors que les gens de sa famille ont de longues vies, et vice-versa. Il se peut qu'il vive longtemps alors que les gens de sa famille ont des vies plutôt courtes. Il a dit ensuite et de ses œuvres, c'est-à-dire que l'ange est ordonné d'écrire les œuvres de cet homme alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Toutes les œuvres qu'il va accomplir elles sont écrites, que ce soit des paroles, que ce soit des actes ou encore des croyances du cœur. Toutes les œuvres de l'homme sont écrites alors qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. Et s'il sera heureux ou malheureux, et ceci à la fin de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à ce sujet, dans surat Hud, à partir du verset 105, « Et il y aura des damnés et des heureux parmi eux. »« Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots. » Ma damati as-samawati wal Pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre à moins que ton Seigneur en décide autrement Inna Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut Wa amma alladhina su'idu fa fi et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur d'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. La fin de l'homme, c'est donc le malheur ou le bonheur. Et on demande à Allah de nous placer parmi les bienheureux. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Je jure par Allah, en dehors duquel nul dieu ne mérite d'être adoré ». Et certains, parmi les gens de science, ont dit que cette phrase est la parole d'Ibn Mas'ud, et non pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, pour affirmer cela, cela nécessite une preuve, et c'est pour cela que le plus juste est que ceci est bel et bien la parole du prophète, Wa Il a donc dit, wa sallam, je jure par Allah, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré. Il a donc juré et confirmé son serment par l'attestation de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que seul Allah est en droit d'être adoré et qu'il n'y a pas de vrai Dieu en dehors de lui. Il a ensuite dit, l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis C'est-à-dire jusqu'à l'approche de son terme Jusqu'à l'approche de son terme Et cela ne veut pas dire qu'il est proche du paradis par ses œuvres Car en réalité, ses œuvres, elles ne sont pas vraiment pieuses Comme il est venu dans un autre hadith Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis D'après ce qui apparaît aux gens Alors qu'il fait partie des gens du feu. Alors qu'il fait partie des gens du feu. Et cette précision, elle est importante, mes frères. Pourquoi Car certains, ils pourraient dire, comment peut-il être si proche du paradis par ses œuvres, puis subitement œuvrer à la façon des gens de l'enfer La réponse, donc, elle se trouve dans le second hadith. Il œuvre à la façon des gens du paradis d'après ce qui apparaît aux gens. C'est-à-dire que ceci est seulement en apparence. Puis lorsque son terme approche, lorsqu'il est proche de la mort, c'est alors que l'écrit le précède, et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Il a donc délaissé l'œuvre sur laquelle il était, et ce à cause d'une mauvaise chose, au faux de son cœur, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est d'ailleurs rapporté à ce sujet l'histoire d'un homme qui a participé à une bataille avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, ils étaient impressionnés par son courage et sa bravoure face à l'ennemi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit à son sujet, « Il fait partie des gens de l'enfer. » Il fait partie des gens de l'enfer. Les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, ils se sont étonnés. Comment cet homme vaillant et courageux face à l'ennemi, il pourrait faire partie des gens de l'enfer. Alors un homme parmi eux, il a décidé de le suivre. Puis lorsque cet homme courageux, il fut blessé par une flèche de l'ennemi, il a alors sorti sa propre épée qu'il a posée sur le sol, et il a appuyé sa poitrine sur celle-ci, et ce jusqu'à ce que l'épée, elle traverse son corps et sorte par son dos. Il s'est donc suicidé, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'homme qui a vu cette action, il s'est alors dirigé vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit « J'atteste que tu es le messager d'Allah, j'atteste ». Que tu es le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit pourquoi. L'homme lui a alors raconté l'histoire de cet homme qui s'est suicidé. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous oeuvre à la façon des gens du paradis d'après ce qui est apparu aux gens alors qu'il fait partie des gens du feu. Et ce hadith, il est rapporté à par l'imam al-Bukhari, on demande donc à Allah wa de nous accorder une bonne fin et de ne pas faire dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite, « Et l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule coudée entre lui et l'enfer. » C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens du paradis, puis il y entre. Et ce, car tant que l'homme est encore en vie. La porte du repentir est ouverte et Allah wa accepte le repentir de celui qui se repent. Et ceci nous prouve que ce sont les dernières œuvres de l'homme qui sont déterminantes et que ce qui est pris en considération, c'est ce sur quoi il meurt. Est-ce qu'il meurt sur le bien ou est-ce qu'il meurt sur le mal Ainsi, s'il passe sa vie dans l'obéissance à Allah, wa puis qu'il apostasie avant sa mort et on demande à Allah wa de nous préserver... Il fera alors partie des gens du feu et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si l'homme passe sa vie dans les péchés et la mécréance, puis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui fait grâce en le guidant vers le repentir avant sa mort, puis qu'il embrasse l'islam, il fera alors partie des gens du paradis, bi'ibnillahi ta'ala. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans de ne pas se laisser tromper par ses œuvres. Et il doit sans cesse demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de le raffermir et de lui accorder une bonne fin, car tu ne sais pas quelles seront tes dernières œuvres. Tu ne sais pas quelles seront tes dernières œuvres. Je demande donc à Allah wa de m'accorder ainsi qu'à vous la meilleure des fins et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission à lui.